Unité 5, leçon 3, exercice 1. Exprimez l'appartenance avec ma, ton, sa. Écoutez pour vérifier. Rangement. A. C'est le sac de Charline Oui, c'est son sac. B. C'est la valise de Félix Oui, c'est sa valise. C. C'est le bureau de Ludovic et François Oui, c'est leur bureau. D. C'est ton vélo Oui, c'est mon vélo. E. Ce sont tes skis Oui, ce sont mes skis. F. Ce sont les documents de Coralie et Malika Oui. Ce sont leurs documents.